sous en couleur. Sur le 96.2, si vous venez nous rejoindre, Chantal, avec vous, jusqu'à 20h, c'est votre émission Groupe Tropical. Groupe Tropical un peu particulier aujourd'hui, avec euh, bon anniversaire déjà, c'est déjà bien important. Euh, Bienvenue, 36 ans, 36 ans de radio, je suis ravie, ravie de votre fidélité au 96.2. Je suis ravie de vous retrouver tous les jeudis soirs, entre 18h et 20h, pour le maximum de soleil. Et puis, et puis, et puis puis d'ici quelques minutes, on va dire, euh, ouais, deux grandes minutes quand même, hein nous allons recevoir dans les studios le groupe rap le groupe rap un groupe orléonnais euh, qui nous prend qu'on va découvrir comme ça tout au long de la tout au long de la soirée sur le 96.2, vingt seize monsieur on veut bien on va continuer comme ça avec euh, comment il s'appelle le jeune homme déjà lorraine Ah oui j'adore j'adore ce jeune homme là moi euh, tout nouveau tout nouveau tout chaud avec d'achchar et c'est moins blé je suis du mal à me concentrer là. je ne sais pas ce qui se passe <rire> l'émotion sur tout allez 18h, 20 votre émission groupe tropical c'est Chantal qui nous accompagne i les qualitats C'est 96, pas de votre émission Groupe Tropical, j'adore mon morceau Les douces Allez, sur le 96, pas de petit retour En arrière, un grand coup de projecteur Avec Rubizouk, temps pour temps Oh là là, beaucoup de souvenirs C'était dans les années 2000, je crois Je sais pas exactement, mais ça ne le fait pas 18h, 20h, votre émission Groupe Tropical C'est Chantal qui vous accompagne 96 96.2 dans votre émission groupe tropical, je vous rappelle que tout à l'heure oh, d'ici une petite demi-heure on devrait recevoir dans les studio le groupe frappe, euh, quatre beaux garçons ah, je suis bien entouré moi ce soir je suis bien contente pour mon anniversaire d'ailleurs tiens, euh, Sabine je te fais plein de gros bisous merci pour tes... Enfin, ah, je sais que tu es une fidèle de l'émission et puis ça va continuer encore comme ça Parfois c'est pour le meilleur et pour le pire. Sur le 96.2, j'adore ce morceau. Euh, partir sans revenir, mais je ne sais pas, ça me touche un petit peu. Euh, c'est une nouveauté, le jeune homme s'appelle Tienne. 18h20 en tropicale, c'est Chantal qui vous accompagne. Oui, je Je reviens j'ai perdu la foi et l'amour et je ressens sentiment son clair ne ressens plus pour toi mais ma tête me pousse encore à toi c'est si tellement ça m'allécit ce qu'on vit m'a changé je suis plus pareil. car ma vie sans toi n'est plus la même j'ai brillé sans voix pour j'ai perdu la voir. foi et la que je ressentiai. Je suis cassit yeah. ja à toi Christian, spécial délicatesse c'est plein de doux je veux te 18h 20h votre émission groupe trop Dis-le Sarah, et tous les vents pour te souffler mes sentiments. tous les géants de prouver qu'je suis grand. que je suis, Fins demà! 96.2, on est là, on est là, on est là ils sont là aussi, ils viennent d'arriver voilà, et, alors, il y en a que deux malheureusement, mais tant pis, on va faire avec hein. les deux autres ont eu peur de moi je crois, non <rire> Salut Philippe tu vas bien Bonjour, bonjour à tous les auditeurs et les auditrices Bonjour Guy, tu vas bien aussi Bonjour, ça va oui. Eh ben je suis ravie, c'est les meilleurs qui sont là finalement, hein ah. <rire> Bien alors, ce groupe frappe, comment il va ben, On se porte bien mais... Ouais Quand... Boulot, on on fait le pour... Bon, il n'y a pas très longtemps que, que vous existez, je crois. Tu m'as raconté, Philippe, un petit peu. Oui, c'est un qui a un peu de quoi la Et puis euh, là, ça commence à fonctionner correctement. Donc, on, on fait pas mal de petites prestations euh, un peu partout d'ici là. Et euh, on a de projets, de, de, de gros projets à venir pour l'année prochaine, ou fin d'année, l'année prochaine Donc, pour se faire connaître. Là, on bosse, on bosse, en ce moment, on bosse pas mal pour, pour mettre tout ça en place pour faire plaisir aux fans. Alors, moi Philippe, on se connaît depuis ouais depuis ouais, la maternelle quelques, quelques décennies on va dire ouais, ouais, ouais. Ouais. Euh, comment, comment a commencé l'aventure du groupe propre raconte moi un peu là. Bah, cette aventure elle a démarré enfin, tout simplement euh, en contact de, de Guy euh, le pianiste du groupe euh, monsieur Guy Faustin qui euh, est un musicien déjà aguerri et puis euh, arrivé ici on a monté un petit truc entre nous et puis ça, ça avait l'air de, de donner de bons résultats et puis finalement, bon, il y a eu quelques désistations de, de, de, de différentes personnes. Donc on a remonté un petit groupe là, il y a un an et puis euh, on est reparti sur deux meilleures bases. Et puis apparemment, ça, ça a l'air de très, très très bien fonctionner. Alors le répertoire du groupe, c'est quoi exactement Le répertoire du groupe, c'est euh, la musique de la Caraïbe, c'est-à-dire euh, le zok, la bazooka, la bidjine, euh, le compas mm -hmm. et puis... Euh, Dans un avenir, on va travailler tout ce qui est, euh, salsa, les reggae, un peu de bon mm -hmm. Alors toi, Guy, je crois que tu as, as beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé avec des groupes sur la région parisienne, c'est ça Des groupes connus même Il me semble que j'ai vu ça, non C'est-à-dire moi, j'ai vu de la voie, donc j'ai travaillé avec... Moi, j'ai fait du live avec pas mal d'artistes, voie d'où Martinique. Et après, j'ai rejoué un groupe typique à la Bidos. Mmh. pendant plusieurs heures avec J'ai arrivé ici, j'ai reçu Philippe et Rani. Et ils ont décidé de m'envoyer un groupe et de faire un bon travail. ce Sauf au niveau de la musicalité, au de la qualité, pour bon groupe. Ils puissent proposer de la musique antillaise euh, ici en Orléans et ailleurs aussi. mais oui. Pourquoi t'es triste par sur Orléans T'as vu un peu comment c'est Orléans T'en avais marre de Paris ou quoi Non, je ne suis pas laissé Paris longtemps. C'était moi, je suis arrivée en France, euh, il y a 7 ans. Mm -hmm. Bon. Donc j'étais à Paris. <coughs> J'ai vu euh, acheter des logements comme ça. J'avais des amis à Orléans. Ils m'ont dit, à Orléans. Déjà, tu veux avoir du poubeau. Et que c'est quand même moins cher euh, dans le des qu'on a choisi ici mm -hmm. et on a découvert que c'était une ville euh, c'était... charmante ah oui, ça me rappelle <rire> un peu de la roulotte ici, des gens sont charmants il y a une petite anecdote euh, la première fois que je vous ai vu jouer c'était euh, je crois euh, avec euh, l'association des filles euh, mais je dis qu'est-ce que au clavier? Je dis mais incroyable quoi, je disais mais ouais, on sentait vraiment euh, ouais, franchement euh, j'étais épater, il y avait il y avait vraiment du très très bon son. Euh, on parlait euh, on parlait de quand parcours alors les autres les autres musiciens qui vous accompagnent, on peut les nommer un petit peu quand même Oui oui, bon, on peut déjà, parler d'eux. C'était l'association euh, Fortum et nos euh de madame Costagliata et puis euh, au bout du on a notre chanteuse Joana et il y a une chanteuse qui nous a rejoint dernièrement, elle s'appelle Nadej d'accord bon, Joana n'est pas disponible ces jours-ci, donc on a fait appel à des amis de Paris ils sont venus de main sinon euh, on a déjà en chant euh, Philippe mm -hmm. euh, Nadej, Joana Maria et au niveau des instruments on a jazz moi au clavier, jazz à la basse au à la guitare et puis l'autre partie de l'instrumentalisation c'est la programmation que moi-même je fais d'accord, ok et nous on fait pour le moment que des reprises oui, bah oui d'ailleurs il y a une reprise que vous reprenez qui fait un tabac c'est une reprise de Jean-Louis Gouanel et en fait il y a deux titres de Jean-Louis Gouanel qu'on reprend, c'est celui-ci et comparaison. Mmh. Et original, c'est bon ouais, ça met l'ambiance euh, qui rappelle beaucoup de choses quoi. Exactement. Ouais. Je on va passer un petit morceau euh, puis on se retrouve après. D'accord. Je vous rappelle que votre émission 18h-20h, c'est le meilleur de musique qui nous vient de la Caraïbe. et ce soir dans les studios, nous avons le groupe Rav, oh, une partie, il y en a deux mais c'est les plus beaux <rire> Bien, Guy, Guy et Philippe euh, tu m'as dit tout à l'heure que vous avez joué un, un titre de Jakud, c'est ça Oui, le titre c'est Libre d'Aimé D'accord, ouais, mais je ne l'ai pas trouvé pas Par contre, je sais trouvé autre chose Je qu'à mon avis, ça devrait te plaire Ça a vieux truc, j'ai cherché dans le 5 secondes de mon frigo que j'ai trouvé, j'espère que ça va te plaire, écoute ça Vincent Ça qui a fait mal, a fait mal Ça qui a plié, plié pour tout Ça qui a fait bien, très bien C'est pas tous les jours Vincent la Cancel 96.2, je vous rappelle qu'on est en compagnie de groupe Frappe qui est avec nous ce soir dans les studios jusqu'à 20h Pour nous raconter un petit peu cette grande aventure, euh, cette création euh, Il y a un petit peu plus d'un an le groupe euh, puis l'association je crois aussi qui s'appelle Appelle-moi Philippe, attends bouge pas, je j'ai oublié de monter les micros, je aussi. il n'y a que moi qui cause ça, ça, <rire> ben, En fait l'association s'appelle frappe nous et mm -hmm. le groupe s'appelle Frappe D'accord. Euh, l'association, voilà. pareil, c'est une association qui a peut-être 6 euh, mois, à peu près. Mm -hmm. Et puis... Euh, et je association... crois qu'elle est basée à saint jean de non ah, oui, C'est bien on est, saint jean de on est bien à Saint-Jean-de-Bré. Ah <rire> cette ville, est quand même euh, très accueillante. Mm -hmm. On est bien là-bas. D'ailleurs, euh, c'est pour ça qu'on s'est installés là <rire> Mais sinon, euh, voilà, le groupe euh, et euh, l'association, c'est... Surtout pour faire fonctionner euh, tout ce business-là, quoi. Mm -hmm. que... est vous avez, le, comment on appelle ça, euh, un compte Facebook où on peut vous suivre euh, Oui, j'ai une page Facebook. Euh, ouais. Après, on va en faire Oui, en fait, euh, cette page, euh, elle n'est pas encore alimentée correctement. Parce qu'on mmh. commence tout juste, euh, on mettre des vidéos, on va mettre euh, oui. pas mal de choses dessus. Mmh. donc on, on attend déjà que tout soit en place pour pas mettre n'importe quoi sous la page quoi. mais okay. normalement je pense que d'ici là il y aura des trucs à voir dessus mais effectivement on a une page euh, qui euh, passe par nous qui est frappe c'est euh, frappe live voilà, frappe live -like. <rire> -like. ah, -like. d'accord ok euh, j'ai une bonne nouvelle pour toi euh, Philippe sans blague <rire> c'est <rire> ah parfait écoute ça Qu'est-ce que c'est ça? Waouh! Wow. Allez, un petit coup de live. Tu vie, Sophie, commence Je suis sous Charles. On condition. Nous va i s'en va tirer, soulager, soulager, soulager, soulager. S'en va Leave right oh, back, no longer, no longer, leave a snap of oh, me No, not only oh. magazin me No, not only the marriage, but if I Sur la tu sais que je suis une grande fan de Jacout mais je connaissez pas particulièrement ce titre-là. Ah, euh, et... Alors là, est plus, est... ça c'est une autre version, donc, il y a plusieurs versions. Il y a plusieurs versions vrai, Parce Il y a la, la tienne en tout cas. Oui, il y a, il y a la tienne, il, il y a cette version live il y a la version studio. C'est okay. euh, une chanson, elle est magnifique. Ouais, franchement là, je suis euh, sous charme, le charme comme j'ai dit. Ça, comme ouais. c est, c est, Super bien justement alors quand est-ce qu'on peut vous voir prochainement sur scène euh, samedi eu, oui. euh, c'est à Orléans voilà, donc samedi on est en prestation à Orléans Jazz Club euh, qui se trouve à, de, à, du à Orléans d'accord c'est un petit club de jazz pareil qui a à peu près un, un, un peu plus d'un an mm -hmm. qui vient d'être monté et d'ailleurs c'est euh, le, le patron qui a le, le gars qui a monté ce, ce truc c'est il est originiers des Antilles il c'est un orréalais qui a des parents qui a, qui a décidé de faire ça justement pour faire profiter de, de, de, de tout ce savoir de tout ce cette musique carimène que les gens connaissent pas très très bien quoi, parce qu'il n'y a pas que le zou il n' a pas que euh, chez nous aux antilles on joue un peu de tout hein? on n'est pas que sur du zoo que sur desbibs que sous de, de la basieoka il a, a encore euh, hein? on a on a très très très, très grande ici qui passe, on a aujourd'hui et dans ce club effectivement il y a beaucoup, beaucoup de gens qui viennent ici parce que Mario quand j'ai voilà vraiment ouais, il y a beaucoup de gens sur Léo ouais ah ouais la ouais. tous les mois tous les soit tous les 2e samedis de chaque mois, c'est une soirée caraibienne. D'accord, euh, OK. Ça peut être euh, on ça peut ça s'appelle ça peut être réunion, ça peut être un peu tout, mais c'est c'est antique. Tu peux nous nous rappeler le nom du du monsieur qui parce que moi bon, je le connais mais toi tu peux le oui, donner quand même C'est euh, donc en fait c'est euh, monsieur Cedric Louis Louis. Ouais qui a monté ça avec monsieur François Couturier, son associé. Mm -hmm, et puis, euh, depuis un an et demi, ça a l'air de bien vivre. Mais ça manquait, et je crois que c'est vraiment une très très bonne idée d'avoir offert cet avis. On n'a pas mais. eu ce genre de, de, de, de, de, de, de, de, de... structure, quoi. Mm -hmm. Ce genre de structure n'existait pas sur Orléans. Et effectivement, ça fait plaisir. Après, bon c'est un lieu un peu restreint, un peu petit c'est vrai, pour, pour réserver oui, voilà. j'ai eu une mauvaise en surprise général, euh, quoi, ouais. pour aller là-bas il faut principalement d'abord réserver parce que ouais, ouais, ouais. mm -hmm. bon, c'est juste parce que le lieu est un peu petit quoi. Mm -hmm. mais euh, pour l'instant pour les débuts ça je pense que par la suite euh, ils vont voir un peu plus grand donc, okay. fois, donc je, en tout je, je cas on rien. peut vous voir en, en prestation donc euh, samedi prochain samedi euh, à peine samedi, euh, et, euh, et ta joue de date après ailleurs ou pas euh, après on a la prochaine date euh, c'est le 19 juillet à la fête de Saint-Aubert festival de musique à la fête de Saint-Aubert donc c'est le 19 juillet mmh. et puis euh, normalement il y a d'autres dates qui vont arriver mais pour l'instant on n'a pas de précision. Hein, Alors dire. moi j'ai eu un secret, on m'a dit que vous, vous étiez invité à un, un comment appelle chanter Noël au mois de décembre. Ah. Donc euh, c'est une proposition <rire> qu'on nous a faite justement pour le 6 décembre. Ça va loin, mais on a le temps hein, voilà, mais euh, un peu loin, on mais peut Oh ouais, ouais exactement. Vente. Donc euh, le 6 décembre, il y a une prestation, c'est pour un chanté Noël qui va se faire euh, Vers les, dans les avant de Homme. Voilà, bon, on peut dire, ça avec l'association Tipiment. Voilà. D'ailleurs, on fait un petit coco à Marie-Holem, oui, parce que je crois qu'elle nous écoute, il n'y a pas de souci. Euh, mm -hmm. Donc, voilà, on a cette prestation-là et ils nous ont aussi parlé d'une autre prestation pour la Saint-Sylvestre qui est le 31 décembre. Mm -hmm. Mais euh, on va on va finaliser ça, on va préciser ça dans quelques temps, quoi parce que bon comme c'est fin d'année, c'est très compliqué pour euh, certains musiciens puisque il y en a qui fait pas famille, il y en a qui voyage. Donc euh, on, on se met d'accord et après on voudra une décision définitive. OK, super. Donc frappe nous là. Et, voilà, on est toujours là, on est toujours là. Toujours là. là. <rire> voilà. Bien, on va continuer encore avec un petit peu de musique, petit retour en arrière de Ivo ça change un petit peu du compas 18h 20h votre émission groupe tropicale @alicia@gmail.com 18h 20h votre émission groupe tropicale We do the pass, we're more bad than you, we're better backla full of piss under the goal. Si c'est pas ça, on va que la vie a go. What else we do? If you let us go, we're gonna win full. Assin miselle you la la so would be the money for full. J'avais le cas tout ça quand moi j'allume ma cage les mwa la pour moi que dans la mwa ne full. Alors nous on s'est pas café là pas des fulles de signe vous avez ma fille va de vérifier juste moule. reportarse para J'adore ça beaucoup vous bon, donc euh, ah, ouais, quand ouais. je peux faire plaisir et tu sais que aujourd'hui je suis assise mais c'est rare quand je, je fais mon émission assise ah, ouais. hein je suis en général que... suis debout. <rire> oui non, mais des fois on ouais, veut pouvoir avoir l'énergie effectivement. Bah ouais ouais ouais non ouais. je l'ai ça, euh, ça fait 36 ans que ouais, je suis ouais, dedans fait, donc euh, euh, ouf, ouf. génial Bien, en tout cas, euh, on va continuer on va continuer notre petite euh, interview avec... Euh, alors, je me posais la question. Enfin, je la connais, mais je peux la poser quand même. Euh, je connais la réponse plutôt. Vous, vous, vous, où est-ce que vous répétez, en fait ben, En fait, euh, on, on utilise plusieurs structures. Donc, il euh, y a la structure de défi l'association de défis, défis mm -hmm. qui se trouve euh, au niveau du paradis, euh, au niveau de l'arcole donc euh, qui est euh, Loaf, sur, voilà, sur, ouais, sur, ouais. sur Belneuf, on va dire. Donc, mm -hmm. c'est euh, Bérangère, Raphaël, Nadjet, c'est eux qui gèrent cette association. Mm -hmm. Donc, effectivement, cette association nous a donné beaucoup beaucoup de d'énergie pour avancer parce que trouver des salles de répétition, s'il n'y avait pas de défis, ça aurait été compliqué. Mais il y a aussi une, une autre structure qui se trouve à l'arbre du Bourgogne, le 108, Ah oui c'est ouais. euh, mmh. polysonique mmh. Mmh. donc euh, ça nous arrive assez souvent de ben, de prendre des crineaux là bas pas très cher et puis ça nous permet de, ben, de revoir euh, ben, tout, tout tout notre répertoire donc euh, effectivement il y, y a ces deux structures là on voudra on, on aimerait justement leur faire un un, coucou, petit coucou, un petit ouais, coucou. Ouais, ouais ouais, je, je remercie, crois remercie vraiment les, les, les merci, ouais. c'est vrai que là euh, ouais oui, oui, parce que effectivement les groupes s'il y avait pas s'il y avait pas ça, il euh, y a beaucoup de groupes qui pourraient pas répéter, encore moins jouer quoi. Mm hmm. Bien en vrai que j'aime bien aussi c'est le crèche. Euh, oui, et dans le... le passé aussi, oui, c'est bien oui, ça bah, euh, le... mais on a joué déjà là-bas ouais, euh, oui. mais en général le cri c'est pas fait pour répéter, c'est juste faire pour venir se... bah, faire des prestations faire quoi. des prestations venir et puis faire des découvrir, des... découvrir des groupes aussi ouais, ouais. c'est comme ça que je vous ai rencontré c'est comme ouais. ça que j'ai découvert le oui. voilà donc il euh, y, y a quand même quelques trucs à relire qui permet au groupe euh, d'avancer mm -hmm. donc euh, nous on utilise ces structures là donc on, on leur remercie d'avance par rapport à tout ça et ben moi je vous remercie beaucoup pour cette visite c'est nous qui nous avons invité non non mais on va se revoir bientôt hein, de mais toute façon surtout <rire> les auditeurs et les auditrices n'oubliez pas samedi on est en prestation à Oléant Jazz Club c'est un ou du Colombier. et euh, par contre je vous conseille éventuellement d'aller sur le site et de réserver parce que c'est un petit lieu oui. c'est petit c'est vite complet Mmh. Donc euh, ceux qui veulent venir nous voir, je leur conseille d'appeler dès maintenant pour voir s'il y a encore des places. Je peux rien leur dire leur de, parce que je sais pas s'il y a encore des places, mais je leur conseille de d'appeler pour pouvoir réserver pour ainsi si tôt, ouais. y a encore des places. Bien ben merci beaucoup. Eh ben, merci à toi, je ouais, t'en ai à retour ouais, en conseil. À bientôt euh, puis merci bientôt. aussi de votre fidélité surtout toi Philippe, ah, hein, euh, Fidélité fidèle Radio Arc-Conseil depuis oui. des années. Ah, ça fait des euh des années. ouais, tu as et tout fait. connu quoi, toutes euh, les émissions euh, euh, voilà. C'est vrai. <rire> merci beaucoup. Allez, okay, je merci vous dis à, à vous. bientôt. Voilà. Au revoir, merci beaucoup. a mim cada um sou en couleur C'est un regard C'est en métier un fouillant Do you You know that all your life fell, even if it's between us, sometimes it's complicated. Stop seeing what you're doing, but it's all the two who's going to kill you. It's complicated, but it's hard to tell us. Tous les jours viennent tout en bas le passé nous a pas gâté n'est à bosse tu es et moi je l'attendais pas Près de toi j'ai pris faire le tour du monde pour et profiter de chaque seconde mais ma gueule j'aime cela même bébé C'est la clé à mal que tu la paix Complique mes sensations Me sasuudeide, aide. Tu suis la seule. Donc il que me sasuudeide, aide. Je suis déjà pestilisé. le 96.2 dans notre émission Gros Tropicad, c'était le tout dernier single de Daniel Saval le titre déposé s'est sorti il y a quelques jours seulement euh, on a eu les primeurs euh, ce soir dans votre émission euh, préférée sur le 96.2 on va continuer comme oh, excusez-moi on pive en train de m'étouffer euh, on va continuer comme ça avec un petit retour en arrière, je suis sûr que vous avez zouqué sur ce titre de Franck Larrat soirée. 18h-20h, votre émission gospel Tropicale, si chantal qui vous accompagne On essaie de vous y faire mon et moi je envoie que moi Ça nous le I said. qui nous vient des Caraïbes dans votre émission Groupe Tropicale. Premier ça. Ma chante dans j'ai ça mais tu m'as pas sauvé cher me amis bon bon ça Bon ça, Je sais goûter Siwo siwo comme maman va chanson papa bon bien fait on peut me le faire j'ai Siwo siwo deux gouttes de casque jazzla we are et de... eh bien voilà, il est presque l'heure de se quitter avant de se quitter, je voulais quand même vous remercier pour votre fidélité, pour tous les messages que vous m'avez envoyés euh, bah en texto, hein, principalement en tout cas, merci beaucoup de votre soutien et de votre fidélité à l'émission Groupe Tropical euh, grosse tropicale que vous pourrez, vous pourrez retrouver dès jeudi prochain euh, 18h, ou 20h même soleil, même ambiance et puis en tout cas, je vous souhaite à tous un très très bon week-end du 1er mai profitez-en parce que il va faire très beau très chaud comme dans les studios d'ailleurs ce soir big bisous à tous et à la semaine prochaine bye bye